Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui nous sommes le 2 mars 2015 et nous fêtons les Charles. Cette fête est l'occasion pour nous de rendre hommage à tous ces Charles qui nous ont défendu des invasions de tout ordre de Charles Martel jusqu'à Charles X sans oublier Charlemagne ou le porte-avions Charles de Gaulle. Bref, le 2 mars 1848 a changé la face du monde car c'est ce jour-là que le parlement de France a décidé de réduire la journée de travail réduisant en néant tout espoir de dominer le monde. Alors, que se serait-il passé si cette loi n'était jamais passée et que la journée de travail était restée à 12 heures Eh bien, cela aurait déjà évité le massacre de manifestants ouvriers de juin 48 qui en voulaient encore plus, ou, ou moins, enfin c'est selon. Ce et surtout, cela n'aurait jamais entraîné l'idée des 3-8, 40 ans plus tard. Le patronat serait toujours le patronat et non pas l'entrepreneur Il ferait travailler des prolétaires et non ses collaborateurs, sans lui laisser temps de se reposer, réduisant ainsi l'espérance de vie et donc son temps de retraite premièrement. Un ouvrier fatigué, c'est aussi un ouvrier qui dort plus. S'il dort plus, il fait moins d'enfants. S'il a moins d'enfants, il y a moins de travailleurs. Moins de travailleurs, c'est moins de chômage. Moins de chômage, moins de retraite, c'est plus d'argent pour l'État. Plus d'argent pour l'État, c'est une meilleure armée. Une meilleure armée, c'est des guerres gagnées. Et des guerres gagnées, c'est la domination du monde Rendez-vous demain pour une nouvelle Uchronique. chronique que se serait-il passé un 3 mars.